Unité 1. Leçon 1. Exercice 1. Écoutez et répétez. A. Tu es étudiant B. Tu es ingénieur C. Tu es graphiste D. Tu es artiste E. Tu es célèbre